Zit je klaar, Sarafine Kizimana sur la mise en onde, bienvenue à ce journal d'édition de la mi-journée de ce 5 avril 2021, dont voici d'abord l'essentiel. Après une année et dix mois de suspension, l'ONG Parsen a repris son travail ce lundi 5 avril, sur ordre du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions. Le directeur national de cette ONG locale, Faustin Dikouman, a indiqué à la presse qu'il salue cette mesure. compte poursuivre avec la lutte pour rétablir la bonne gouvernance à la veille de la commémoration du 27e anniversaire de la mort de l'ancien président de la République, Zipriyana l'association des veuves et des orphelins pour la défense de leur droit à vote de demander de la lumière sur cette mort survenue dans un crash d'avion à l'aéroport international d'Okanombe dans la nuit du 6 avril en 1994. Deux personnes sont mortes fusillées par des inconnus dans la nuit d'hier sur la côte. De la commune de Kayoko en province L'autorité communale de Kayoko indique que les enquêtes sont déjà en cours. Et la chronique sportive de Solendi sera axée sur le sport de masse. Avant ce journal, par la page sécurité, deux personnes d'une même famille habitant la colline Gihinga de la commune Kayokwe, en province Naro ont été tués et fusillés la nuit de ce dimanche à lundi par un groupe de malfaiteurs non encore identifiés. L'administrateur de la commune Kayokwe, Honoré Hatungimana, dit que ces malfaiteurs se sont volatilisés après le forfait. Il précise que des enquêtes à ce sujet sont déjà en cours, n'est-ce pas, Laurent Di Selon les informations recueillies au quartier Gitois situé sur la colline Gihinga de la commune Kayokwe, au chef-lieu de la province Mouaro, et confirmées par l'administrateur de la commune Kayokwe, c'est vers 20h30 de cette nuit de dimanche à lundi que les coups de feu ont été entendus. C'est le ménage d'Atanas Mawenayo, chef de la zone Makamba. De la commune Osaka, qui a été la cible de l'attaque de ces malfaiteurs. Honoré Hatongiman, administrateur de la commune Kayokwe, dit qu'un enfant de cette famille, âgé de 15 ans et écolier à l'école fondamentale Moaro 2, ainsi qu'un domestique, âgé de 17 ans, travaillant dans cette même famille, ont été fusillés par ces malfaiteurs, non encore identifiés. Ils sont morts sur le champ, précise ce responsable administratif. Il précise que des poursuites ont été effectuées, mais en vain. Il signale que les enquêtes irrelatives sont en cours. L'administrateur de la commune Kayokwe souligne que, à part cet incident de ce dimanche, la sécurité était globalement bonne dans toute la commune. De moi, Laurent Dikourio, radio Sanganiro. Laurent Dikourio, je vous le disais en titre, l'association des veuves et des orphelins pour la défense de leurs droits à vote dans sigle demande la lumière sur l'assassinat du président Cyprien Nadia Dans une déclaration sortie ce lundi à la veille de la commémoration du 27e anniversaire, cette organisation déplore le manque de cette lumière. Adèle Aïchaquillet, présidente de la Vaude, salue les initiatives du gouvernement pour honorer la mémoire de ces vaillants pour leur combat démocratique et demande que la justice soit faite. Suivez Adèle Aïchaquillet dans ses propos recueillis par Jean-Marie Mayonka. La Vaud remercie sincèrement le gouvernement du Burundi pour honorer la mémoire de ses vaillants fils pour leur combat démocratique. La Vaud salue les avancées significatives de l'État vieillit, de l'État maudit, sur l'intérêt de mettre en avant le développement communautaire durable de tout Burundi, sans oublier les veuves. Orphelin, la VOD déplore que 27 ans après le triste événement, le peuple burundais en général et les familles des victimes en particulier n'aient pas encore eu la lumière sur ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle la VOD demande qu avait été sûre, que la vérité sur cette tragédie soit connue, que la justice soit faite, que leurs orphelins soient pris en charge en totalité. Qu'il y ait une réparation pour les ayants droit car l'avion était assuré. La VOD demande aux pays amis une contribution efficace au traitement de ce dossier étant donné que ces derniers temps, les relations diplomatiques entre le Rwanda et le Burundi sont en train de s'améliorer. Elle demande encore une contribution effective des pays de la sous-région et de la communauté internationale pour un bon aboutissement du dossier de la mort de son Excellence le Président Supriène Ayamira et ses deux ministres. Pour ce journal, par la page Bonne Gouvernance, l'organisation Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'évolution des mentalités par ses mensigles, salue la mesure du ministère et à l'intérieur dans ses attributions de lever les sanctions qui avaient été prises à son égard depuis 2019. Lors d'une conférence de presse de Solendi, Faustendi Koumana, président de cette organisation, précise qu'il va beaucoup contribuer dans la, le développement du pays, surtout dans la lutte contre la corruption. Suivez-le au micro de Didier Gahimbad. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communautaire vient de prendre une mesure sanitaire de réveil de suspension de parcelles. Et nous remercions vivement. Vous savez que notre organisation vient de passer et à peu près deux ans sous sanction de suspension. Nous remercions vivement le ministre de l'Intérieur pour cette mesure qu'il vient de prendre. Nous serons au stade de contribuer dans les solutions. Quelles sont les solutions pour lutter efficacement contre la corruption parisienne Quelles sont les solutions pour s'assurer d'un bon décollage économique? Quelles Ce sont les solutions pour s'assurer d'un bon décollage économique. Là, alors, nous y travaillons et nous imaginons que nous avons l'expertise nécessaire pour contribuer pour cette trajectoire. une organisation connue, experte en matière de droits de bonne gouvernance, de stratégie de développement économique, nous sommes ravis parce que c'est une occasion, c'est une baine pour donner nos contributions à cette nation. Vous avez pas y vous ratez l'essentiel. Page santé à présent les patientes de la fistule obstétricale qui se font soigner au centre Rumori spécialisé dans le traitement de la fistule obstétricale situé dans les enceintes de l'hôpital régional de Gitega. Réclame l'augmentation du nombre de médecins et l'étiquette à les retours. À cela s'ajoute le manque de médecins spécialisés. Le chef de ce centre dit que le problème d'insuffisance des, des médecins trouvera solution quand deux médecins en cours de formation mettront fin à cette dernière. le détail. avec Gérald Nibiquit. Les femmes souffrant de la fistule obstétricale qui se font soigner au centre Urumuri de l'hôpital régional de Gitega qui traite cette maladie disent qu'elles ont un problème majeur de manque de ticket, d'où elles réclament l'intervention de l'État. Nous demandons à l'État de nous octroyer le ticket aller-retour. Moi personnellement, j'ai dû vendre une chèvre afin d'avoir le ticket. Elles ajoutent que certaines femmes de cette catégorie qui manquent le ticket restent chez elles Il y a des femmes qui manquent le ticket et restent chez elles. Elles n'approchent pas leur consœur, qui les stigmatise car elles souffrent de la fistule obstétricale. Un autre problème évoqué par ces femmes et est l'insuffisance des médecins spécialisés car aujourd'hui, il n'y a qu'un seul d'où elles réclament l'augmentation du nombre de médecins. Autre chose que nous demandons à l'État, c'est d'augmenter le nombre de médecins. Maintenant, il n'y a qu'un seul médecin comme il est seul il devient difficile de traiter toutes ces patientes. Je vais bientôt passer trois mois ici sans être opérée. Même celles qui sont venues avant moi n'ont pas encore été opérées parce qu'il y a un seul médecin. Le mieux serait donc de recruter un autre afin que nous puissions passer peu de temps ici. Le chef du centre Urumuri de l'hôpital journal de Guitéga, Dr Emmanuel Bonajan-Dodier, dit que le problème d'insuffisance des médecins spécialisés dans le traitement de la fissure obstétricale est réelle et qu'il trouvera solution à la fin de la formation de deux médecins. Aujourd'hui, dans le centre, il y a trois médecins avec un seul médecin qui a des capacités à opérer. Les autres sont des stagiaires, sont en train d'apprendre comment traiter la fistule obstétricale. Il invite les femmes souffrant de la fistule obstétricale qui ne se font pas soigner de fréquenter plutôt ce centre. Le conseil que je donnerai à ces femmes, c'est que s'ils si voient des signes de la fistule obstétricale, leur conseil de se faire euh, consulter immédiatement auprès des structures sanitaires les plus proches et pour qu'à euh, leur tour, ils leur orientent de venir ici euh, chez nous. Ce centre Urumuri a ouvert ses portes en 2010 et plus de 2800 femmes souffrant de la fistile obstétricale y ont déjà été soignées depuis Gitega, Janibigila pour la radio Sanganil. Restant au chef-lieu de la capitale politique où environ 80 agents employés au recensement café dans la province du centre du pays, Guitega par l'Istebou se lamentent sur le paiement perçu sur des activités menées depuis l'année 2019. Ceux qui se font entretenu, ceux qui se sont plutôt entretenus avec la radio Sanganero indique qu'ils ont effectué des travaux valant deux mois, mais qu'ils ont perçu les honoraires correspondants. À moins d'une semaine. Sur ses propos, Nicolas Naishimiye, directeur général de l'Istebou, explique que le paiement s'est fait compte tenu des quotas et non des jours prestés. Les détails avec Jean de Dieu et la côte. Ces agents employés dans le recensement des champs café-école depuis 2019 dans la province Guitega, expliquent que la mission leur confiée n'a pas pris fin avec la durée de deux mois initialement prévue, raison pour laquelle une même période leur a été attribuée mais dont le contrat écrit, on leur avait indiqué, allait leur parvenir sur terrain, chose non réalisée jusqu'à la fin de l'activité, avance-t-il dans ce deuxième contrat, 15 champs par jour et par agent devaient être recensés et cela pourrait Pour 15 000 francs burundais, poursuivent-ils. Ils disent qu'ils ont été étonnés d'être payés d'un montant forfaitaire de 100 000 francs burundais, équivalent selon eux à celui d'au moins d'une semaine samedi 27 mars dernier. Comme explication donnée, le nombre de jours prestés est inconnu au moment où ils affirment avoir fourni rapport quotidiennement. Ils réclament le montant égal au jour presté. Sur cette question, le directeur général de l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi est informe que le paiement s'est fait compte tenu des quotas et non des jours prestés. Nicolas Daïchimillé répond que l'attribution du deuxième contrat de 12 jours a eu lieu uniquement pour ceux ayant honoré le premier. Il appelle celui qui a des réclamations à écrire une correspondance à cette institution pour trouver solution, car les quotas sont connus pour chaque agent, selon lui. C'était un contrat en termes de quotas. À tout ce qu'on a... Prolonger le délai. C'est-à-dire, on a regardé ce qui était un peu performant. On a donné un contrat de 12 jours additionnels. Et pour ce contrat, ils ont été payés. Il faut que les choses soient claires, que les gens qui ont des réclamations puissent s'adresser au niveau de la direction générale et on va traiter les dossiers et on les répondra. Ceux qui ont fait ce recensement sont au nombre de 77 dans la province de Gitega, selon certains parmi ces agents. Depuis Gitega, Jean de Dieu, il a codé Radio Isangani. De Cap sur 32 familles installées temporairement au centre d'enseignement des métiers de cette province disent être satisfaites de la décision de l'administration de le déplacer de la zone inondée par les eaux du lac Tanganyika, mais elles font face à un manque criant de vivres. À côté du froid et des moustiques qui les menacent, et voudrait une intervention rapide de l'administrateur communal de Rumongue d'y avoir déjà demandé au chef de zone de collecter une de leurs destinées, n'est-ce pas, Jean-Pierre Messaco? Nos jambes se rétablissent petit à petit après nous être installés ici au centre d'enseignement des métiers dénommé Semina. Il s'agit là des naufres de soulagement de 32 familles du quartier Kanyengoko récemment installées temporairement au Semina après un long et difficile séjour dans une zone inondée par la montée des eaux du lac Tanganyika dans ce quartier du sud de la ville Doravirdo. Rumongé. Nijibere Aziza, représentant ces familles, dit qu'il y a actuellement un léger mieux à côté du foie et des moustiques qui les menacent. Jumani Kouigize dit qu'ils font face à un manque criant d'eau de vivres et voudraient une intervention rapide. De son côté, Mbonigarou et Rachid voudraient que le gouvernement les retrouve d'autres parcelles. Estimant qu'il est difficile de vivre dans ces conditions, enfants et adultes, sans pas distinction pas aucune. La... Jérémy Mizimana, administrateur communal de Rumonge, dit que provisoirement, ils seront assistés dans la mesure du possible dans cet endroit. Cette autorité communale informe que les chefs de zone sont déjà sollicités pour la collecte des vivres et celui qui voudra apporter une autre assistance comme de l'argent passera par ce même canal. Jean-Pierre Misago, depuis Kanye Ngoko, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page éducation à présent, plus de 7700 élèves ont abandonné l'école durant les deux dernières années scolaires dans les communes scolaires de Routana et Moussongati sur un total de plus de 75 000 élèves, selon les directeurs communaux de l'éducation dans les communes Routana et Moussongati. Ces abandons scolaires sont pour la plupart dus à la non-révision des cours. Une fois à la maison et la quête du travail en Tanzanie pour les élèves garçons. Ils appellent les parents à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Les avec Mireille Kanyank. Au concours national de neuvième année durant l'année scolaire 2018-2019, la direction communale de l'éducation de la commune Rutana s'est classée sixième sur les six communes de la province Rutana, puis quatrième l'année scolaire suivante. Selon Réverian Haoumvouki, directeur communal de l'éducation durant la même année scolaire, la direction communale de Moussongati a occupé la troisième place et puis deuxième l'année scolaire suivante alors qu'elle venait de passer cinq ans étant la première au niveau provincial, affirme Emmanuel Minani, directeur communal de l'éducation en commune Moussongati. Malgré ce classement, les abandons scolaires sont enregistrés d'année en année suite à la pauvreté dans les familles, des grossesses sur le banc de l'école, peu de livres et d'enseignants dans les deux directions communales de l'éducation. Les garçons abandonnent l'école plus que les filles à la quête du travail. À titre d'exemple, l'année scolaire 2018 2019 en commune Rutana, près 2180 garçons ont abandonné l'école contre 994 filles au fondamental et au poste fondamental. La même année scolaire en commune scolaire de Moussongati, 936 garçons ont abandonné l'école contre 994 filles. Selon les deux directeurs de l'éducation dans les communes Rutana et Moussongati, les abandons scolaires pour tous sexes sont chiffrés à plus de 3900 sur plus de 38000 élèves. Durant l'année scolaire 2018-2019, et près de 3 800 abandons scolaires sont enregistrés sur plus de 37 000 élèves durant l'année scolaire 2019-2020. Radio Isanganiro Chronique Sport. La chronique sportive d'aujourd'hui axée sur l'organisation des compétitions dans les sports de masse. Laurent Zeyman, directeur des sports d'élite au sein du ministère Ayant le sport dans ses attributions, explique que les sports de masse sont pratiqués sans respecter les lois régissant les différentes disciplines sportives. Les détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenet. Le sport collectif appelé le sport masse est pratiqué sans respecter les normes régissant les compétitions internationales. Explication de Laurent Zeyimana, directeur général des sports d'élite au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions. Pour le sport masse, il n'y a plus de rigueur. C'est la même discipline, c'est le football, mais il n'y a pas de rigueur. Sur le timing, sur le règlement du jeu, sur l'arbitrage. Tu joues quand tu peux, tu joues le temps que tu veux. Tu as un carton rouge, tu te reposes des minutes, tu reviens, il n'y a pas de rigueur. Il précise que ce sport de masse contribue à la santé et aide à renforcer la conscience de soi et à maintenir ou augmenter les liens sociaux. Il y a même des médecins qui prescrivent à des patients des séances de massage, des séances de natation, des séances de marche, des séances de gym pour que la maladie soit soulagée ou soit guérie définitivement. C'est pour vous dire qu'au niveau du sport de masse, le sport devient une thérapie. Donc on soigne par le sport, par le corps en dynamique, faire tourner les articulations, faire les musculations, ça soigne comme ça soigne, mais le sport c'est comme une thérapie au niveau du sport de masse. Le, le sport de masse, on gagne pas au niveau nature, mais on gagne au moral, au niveau société, on gagne au niveau santé. Donc, il n'y a pas de restrictions, mais quand même, on gagne beaucoup. Selon ce directeur général des sports d'élite au sein du ministère, ayant le sport dans ses attributions, on n'en considère pas l'âge dans la participation des sports de masse. Il n'y a pas d'âge minimum. L'âge maximum, c'est la mort. La limite supérieure, c'est vraiment la mort. La limite inférieure... C'est tout âge, même si l'enfant même apprend à marcher, c'est une fierté pour lui de marcher aux côtés d'un vieux et l'enfant va faire ce qu'il peut. S'il si fait sa maître et que le vieux fasse de sa maître et que vraiment on est tous essoufflés, on se repose. Il n'y a pas de devoir mais il y a question de pouvoir. Pouvoir c'est ce qu'on peut, devoir c'est ce qu'on doit faire donc il y a le pouvoir au niveau de ce mot de masse. On doit... « Tu dois faire 100 mètres en 2 minutes, en 3 minutes, mais il n'y a pas de restriction. Tu feras ce que tu peux. » Laurent Zeymaana dit que la pratique régulière des activités de loisirs comme le sport de masse permet d'acquérir et de renforcer les capacités des enfants, des adolescents et des adultes en situation de handicap. Il ajoute que les rencontres et les expériences en communauté vécues au sein des associations sportives enrichissent les loisirs et la qualité de vie de chacun. C'est sur cette chronique sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Innocent Bibonimana qui se trouve de l'autre côté de la vitrine. Merci à toutes et à tous et bon après-midi à toutes et à tous.